Fifty languages. 59. 59. À la poste. À la poste. Où est le bureau de poste le plus proche? Où est le bureau de poste le plus proche? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche?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 l'Amérique. À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique Combien pèse ce paquet Combien pèse ce paquet Est-ce que je peux l'envoyer par avion Est-ce que je peux l'envoyer par avion Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive Où puis-je téléphoner Où Puis je téléphoner? Où est la cabine téléphonique la plus proche? Où est la cabine téléphonique la plus proche? Avez-vous des télécartes? Avez-vous des télécartes? Avez vous un annuaire téléphonique? Avez-vous un annuaire téléphonique? Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? Un instant.